Ouais à tous, vous êtes sur Radio Campus Lille et puis vous écoutez ben, goodbye Kevin. la 204e ou 205e, Pierrot, je sais plus. 205 comme les voitures là on 205. va enchaîner les les voitures de Peugeot, 205, 206, 207 de même... euh, du bonheur. Ah, exactement, nous on adore les caisses. Pam pam, pam. <rire> Et cette semaine on va pas écouter des morceaux On va écouter des bruits de, de moteurs et de pots d'échappement C'est ça voilà. et il euh, y aura un grand jeu concours à la fin Faudra les différencier Et si vous avez trouvé le modèle inédit bah Vous gagnez euh, un an d'abonnement un euh, Goodbye Kevin Et une 205 euh, Alors au programme Moi j'ai prévu un petit duo suisse Qui nous fait du noise rock euh, Une réédition de Light in the Attic Là une des dernières sorties Born Bad C'est une sortie française Euh après un petit folk euh, folk rock euh, américain et on finira par euh, un morceau que tu avais passé il y a il y a quelques semaines, il y a quelques mois même et je me suis dit euh, bah, il faut le repasser parce que c'est très très bien. SDRMM. Ah oh là là, tu lis dans mes pensées. <rire> J'ai vu l'appli juste avant. Euh, ben de mon côté, mais tu pas présenté que trois trucs là J'en ai présenté 5 Léna, mais ah ce okay, pas grave. D'accord. Euh, pour ma part, on commencera par le projet solo post-punk d'un artiste basé à New-York. Puis, on écoutera un duo de nancéens et leur psyché désoriental, euh, petite parenthèse showgaze, euh, voire ambiante, euh, avec euh, Gilles Israël qui vient de Boukline et pas d'Israël. Et euh, pardon, on se prendra une petite claque ensuite avec un jazz psyché londonien. Et puis, si on a le temps, direction l'Angleterre et la fin des années 70. Parfait, voilà. parfait, parfait. Et ben c'est moi qui commence. C'est toi. et Je vais commencer un groupe, euh, comme je le disais en intro, euh, Peter Kernel, qui est un duo suisse qui sillonne les routes depuis au moins 2008, oui. euh, bah, avec leur noise rock qui frôle, euh, même, je pourrais dire, qui touche le punk. Et euh, du coup, c'est un duo sur scène, ils sont trois. Et euh, là, je vous propose d'écouter deux morceaux. Un tout récent, qui est le premier single d'un album qui, sur lequel ils ont demandé à 12 batteurs, 12 batteurs et 12 pas des batteurs, <rire> des batteurs. 12 batteurs différentes composées un pattern qu'ils vont utiliser pour écrire leurs 12 chansons d'une prochaine album qui va arriver au printemps prochain. Plutôt cool. Le premier le premier morceau, il s'appelle Wouhou, et ils sont accompagnés, euh, c'est le batteur de Zombie Zombie, qui s'appelle je me le suis noté, Cosmic euh, Cosmic Neman Neman, Neman" bien Neman. sûr. Et, euh, et ça a l'air super intéressant quoi comme euh, comme démarche. Hop, on prend des batteurs ploup, ploup. Ça sera et dans tous les cas, ça sera sur leur label qui s'appelle euh, qui s'appelle On the Camper Records. Aha, on aime bien des catalons, les petites <rire> tantes quéchua. Euh, et moi j'ai comme il y a ce nouvel album qui arrive, il y a, ils ont sorti euh, pour leurs 15 ans euh, que des démos, mais moi j'ai voulu choisir un des morceaux que j'aime beaucoup euh qui sont sortis en 2018 sur l'album The Size of the Night. Euh, j'ai choisi de vous passer en deuxième morceau Men of the Woman. Donc tu passeras un peu des deux et de Voilà, un voilà. peu de discographie. Et pourquoi tous tous ces morceaux oui, Pourquoi c'est vrai, on se demande. Et bien parce qu'il joue il joue aux 4 écluses euh, mardi prochain. Donc allez les voir, on sera le 7 décembre. Ils sont accompagnés de Camias Sparks, si Super. je me trompe pas, qu'on a déjà évoqué dans cette émission également. Et tout de suite, écoutez, aimez et euh, allez les voir Kernel. très chouette, très chouette, belle sélection très chouette hein, les deux morceaux et puis et Woo, eh ben, on a envie de voir la suite parce que j'avoue que je kiffe ce morceau pour rappel, si vous l'avez pas compris en concert aux 4 écluses mardi prochain, nous serons le 7 décembre parfait, alors après ça on va enchaîner avec Status 7 euh, c'est le projet solo d'Ian Ian Ross plutôt euh, qui lui est basé à New York et c'est un ancien membre des groupes Last Hermes et Natural Causes et 1 euh, j'ai pas écouté je vous avoue T as dit que... quelque chose non non bon, j'ai écouté je pense à moi j'ai pas beaucoup d'infos sur lui si ce n'est que c'est que son début album il est sorti l'année dernière euh, il l'a autoproduit et euh, il compile une petite dizaine de morceaux enfin neuf en tout euh, qu'il a enregistré entre 2018 et 2019 on est plutôt sur un genre d'expérimentation post-punk électronique et moi je vous propose d'écouter deux morceaux à la suite, le premier s'appelle The Mistake Again et le second s'appelle Medusa's Haircut la coupe de cheveux de Medusa voilà, c'est pas mal, j'aime bien c'est typiquement le genre de, de, de son que j'aime bien, voilà C'était Status 7 avec The Mistake Again et Medusa's Aircut. Par contre, j'ai pas noté le nom de l'album. Mais c'est pas grave, on vous le redonnera peut-être plus tard. Ou sinon, vous pouvez chercher aussi par vous-même, c'est bien aussi. Et euh, bah, je l'ai. Tu l'as J'ai le nom de l'album. Ah, vas-y, dis-moi. Music dis for Cowards. Music for Cowards. Voilà, de la musique pour les lâches. Ah, je me disais bien que c'était un pas un, un, un truc sympa Cowards. <rire> euh Alors, c'est à moi à nouveau. C'est à Tata Pierre. Mmh. Et ben, euh, Light in the Attic, euh, la qu'on aime beaucoup, la belle qui spécialisée dans les rééditions, euh, et ben il a exhumé un album de Leo Nusenteli, qui est ce personnage, et ben c'était le guitariste des Meters. Guitariste euh, groupe funk soul des années 70. Et et, en fait, ce guitariste n'avait jamais sorti d'album studio, en son nom, mais il avait enregistré euh, plusieurs morceaux entre 70 et 72 au Jazz, au Jazz City Studio. Et euh, du coup, il y avait ces bandes qui existaient. C'est à la Nouvelle-Orléans, je tiens à préciser ah, oui, oui, oui, pour la suite de l'histoire. Et en fait, ces bandes, elles ont jamais vu le jour. On pensait même qu'elles étaient perdues avec le l'ouragan Katrina. D'accord. Sauf qu'un jour, en 2018, il y a un collectionneur qui tombe dessus sur un marché aux puces, dingue californien. Un marché opus californien. Ouais. et euh, bah là Lighting static passe par là et arrive à les récupérer et en sortir cet album, c'est tout frais, hein, ça vient de sortir c'est une histoire folle l'album il s'appelle Another Side et moi je vous propose d'écouter le morceau Thinking of the Day et globalement c'est un album à dominante à, acoustique, introspective, plutôt folk mais c'est très très cool I'll be thinking of tomorrow Until my life is done Thinking of the day When I could be with you I guess I'll be thinking of that day And waiting for the glorious day When I could hold you close and kiss you Past the time away Thinking of the moment When I could hold you tight When I could kiss you in the moment song my tomorrow might come real soon it might not take too Intelli. Je comprends le petit côté introspectif Comme tu as dit dans ton intro <rire> Dans ta présentation ah, Tu sens qu'il a enregistré ça tout seul mmh. Et qu'il a tout fait tout seul et en parlant de présentation, moi je tiens à, à dire que euh, le prochain groupe que je vais passer en fait cette présentation elle est fait en collaboration avec euh, mon père Mimo euh, qui m'a aidé à traduire et à pour la prononciation aussi du morceau et euh, euh, parce que voilà, euh, bien qu'on n'habite pas dans la même ville il y a cette magie qui s'appelle internet et qui fait que il a pu m'envoyer des petits messages vocaux donc vous entendrez un, un petit peu sa voix voilà, donc euh, je vais vous présenter un groupe qui s'appelle Taxi Kebab c'est un duo nancéen Euh, qui fusionne musique électronique, analogique et maghrébine, le tout chanté dans un dialecte marocain. Donc d'un côté tu as Léa Jikir qui euh, chante et qui joue du bouzouki un genre de lutte euh, très répandue en Grèce et de l'autre tu as Romain euh, Henri euh, qui n'a pas de nom de famille euh, <rire> euh, on adore faire cette blague et qui l'accompagne à grand renfort de synthétiseurs et puis euh, qui joue sur pas mal de machines en tout genre donc du, du coup ça donne un genre de de crotte rock orientale on va dire mmh. même si c'est pas vraiment du crotte rock au final mais il y a ce côté répétitif en fait et psychédélique qui est assez sympa alors il n'y a pas encore d'album par contre ils ont pas mal de morceaux live parce qu'ils jouent beaucoup en live il y a peut-être deux morceaux studio et euh, le morceau qu'on écoute euh, donc d'après mon père parle d'immigration de l'exil, de la famille euh, de route, de langue en gros le grand dilemme quoi Du coup, le morceau, je vais vous dire tout de suite... Enfin, mon père va vous tout de suite vous dire comment il s'appelle et qu'est-ce que ça veut dire. Taxi Kebab. Le mâchi urjua. Le mâchi urjua. Ça veut dire aller, retour. et ben voilà, c'est parti, aller, retour. Taxi Kebab, Radio de Campus. Bien. The 2020 Naysítulo overstay anstandar Some religious, bondage vial %Hofs are Bab sur Radio Campus euh, Lille et dans Goodbye Kevin Voilà, allez écouter euh, ce qu'ils font enfin j'allais dire l'album mais non il n'est pas encore sorti allez écouter un peu regarder leurs vidéos sur Youtube euh, euh, de leurs petits euh, concerts c'est vraiment euh, pas mal voilà ah ouais bien bien cool en tout cas on a envie de voir la suite, on a envie d'un album on a envie de les voir sur scène c'est ça et euh, eh bien à mon tour ça va aller vite comment parler de kebab on va écouter le groupe cannibal euh, mmh. qui vient de sortir leur troisième album qui s'appelle life is dead euh, toujours chez band band records et au euh, beau bon, programme euh, pop fun tropical et garage on est sur la même recette mais une recette très très bonne et efficace et moi j'ai choisi un morceau qui va qui va taper dans l'oreille du match cake on my face qui est très très bien You smashed a cake on my face And there was coffee cream all over my cheek It fell on my pants and I got upset Because I felt like you were out of line Ah So you've got to offended Was not to be mean Was just to love You said you were sorry And you left without a kiss You said you were sorry You left without a kiss It was not to be mean You just wanted to love You said you were sorry You left without a kiss It was not to be mean chante avec Bah Biro. Tout à fait, bah c'est ce qu'on faisait euh, parce que hein, on est des fous fous. Cannibal euh, trois extraits de leur troisième album euh, toujours chez Bombbad. On enchaîne avec euh, Gila Gila, G I L H. N G I L A H Oh là là, c'est difficile. <rire> <rire> Faut toi bien de noter. G I L X Y b <rire> Alors, c'est le projet de Chogaze, voire Deep gaze de Gil Israel, basé euh, basé pardon, à Brooklyn et anciennement connu sous le nom d'Inspiring. Basé à La Basée. Après un <rire> Après un premier EP sous ce premier nom Dean Spiraling, qui était sorti en 2017 chez Spirit Got euh, Records, il décide de changer de nom, ce qui s'accompagne bien souvent d'un changement de direction en matière de musique. Mais là, on s'éloigne pas trop hein, non plus, on glisse plutôt vers euh, des textures un peu plus ambiantes, plus slowcore, comme dirait certains. Euh, ce qui a donné naissance à From Where I'm Standing en 2020. Euh, donc un nouvel EP euh, Qui est sorti chez Windows, Windows Seal Cette fois Et euh, en octobre Windows Seal Il a ressorti cette EP mais version remixée euh, Avec deux ou trois artistes Qui les, qui, qui, qui relançaient des morceaux Et c'est comme ça que j'ai découvert Du coup là nous ce qu'on va écouter c'est un morceau Qui euh, est remixé par Russie qu'on va écouter. Russie, c'est ross israël Est-ce qu'ils sont frères Je ne sais pas. Ils ont un peu la même tête, mais je pense pas qu'ils soient frères. Et euh, je l'ai choisi parce que le remix ne s'éloigne pas trop trop de la version originale et propose... Je trouve que ça l'embellit. Voilà. Mais on libre à vous d'aimer les deux. Du coup, le morceau s'appelle Together Forever et là, c'est le remix de Russie. Ah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 C'était Together Forever de Jilla, remixé par Russie. Voilà, voilà, c'était beau, hein un petit instant de volupté. Bien sûr, bien sûr. Bon, on va continuer sur de la douceur euh, également de mon côté avec un troisième album à nouveau pour euh, l'artiste que je vais vous proposer qui s'appelle John Andrews and the Yones. Troisième album qui s'appelle Cookbook. Ah, ah, Cookbook ouais, On peut l'écouter euh, en faisant à manger hein Pourquoi C'est un livre de recettes, Cookbook, non Ah, Cookbook, ah, oui, oui, oui. excuse pour mon accent enrhumé. Euh, toujours sorti chez Woodsist. Et euh, bah, son album, il c'est de la pop jazzy, assez calme, c'est douce, avec plein de Rhodes. Rhodes, c'est le clavier au, au cassoir. Ah, merci. Hein. Non, mais c'est pour le... les auditeurs aussi. Hey, Moi, je connais la musique, Pierrot. <rire> Ah, ça me fait rire bon en gros le style euh, c'est proche euh, si t'aimes bien les My High Club Chris Cohen ou Whitney bah voilà ah, bah pas mal écoute John Andrews and the Jones et le morceau qu'on écoute c'est New California Blue the signs that hang on the windows What time they open California C'est bien hein <rire> blue, blue, blue, California, blue... C'était euh, John Andrews and The Young, c'est le morceau, c'était New California... Blue, blue, blue... Alors j'espère que vous êtes bien reposés parce qu'il va vous falloir des forces après le morceau que je vais passer. Donc le morceau que je passe là, euh, c'est un groupe qui s'appelle Il Considered. Ils se sont formés en 2007, 2017 pardon, dans l'underground londonien. Les quatre membres du groupe sont également musiciens dans d'autres formations et ils se sont réunis autour d'un projet à la croisée du jazz psyché et de la drum basse Oui, oui, la drum basse Et leur recette, c'est le jam, l'impro. On se lance sans réfléchir et voilà. Euh, leur premier album, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils l'ont écrit, <rire> ou plutôt non écrit. J'imagine, on est la même situation. Allez, on se lance. Et ouais, voilà, ouais, voilà c'est ça. ça. Et donc du coup, c'est un jam qu'ils ont enregistré, mixé et masterisé en 24 heures, même pas, ah ouais. pas l'aise. Donc leur derni... nous, on va s'intéresser à ce qu'ils ont fait plus récemment, donc c'est bien parce que c'est sorti le 12 novembre. Euh, donc leur dernier album, Liminal Space, est sorti le 12 novembre chez Marathon Artist. Et le morceau s'appelle Dervish, il y a du sax, c'est du jazz, c'est très bien, ça bouge. et il considère avec le morceau derviche. Derviche dervisha. Pardon. Dervish. <rire> il y a du sax, c'est du sax ça. Il y a du sax, c'est du sax, c'est du sax, il y a, sax, il y a de la batterie, il y a de, des grosses basses derrière qui font tout tout tout tou. D'ailleurs, on dirait un peu ta ta ta ta ta ta ta. Comment ça Alors putain, je m'en rappelle plus. Moi non plus. Si, c'est un un truc un peu Ah, je vais vous le retrouver. Ça me ça me titille. Euh eh bien on va repasser un groupe que tu avais déjà passé il y a quelques mois mais maintenant peut-être Bedroom oh. ça s'écrit B D R M M et ils avaient sorti un album chez Sonic Castlehall qui s'appelait Bedroom Je et... pense que c'était dans la saison de l'année dernière mon amour. Ouais, ouais. Euh et donc euh, on va écouter le morceau euh, Push Pool qui était euh, et un album euh, ils viennent du nord de l'Angleterre pour résumer ils font du shoegaze C'est anglais, c'est super, ils sont 5. Voilà, écoutez, vous pouvez, vous pouvez que aimer. Push, pull, push, pull. descends, on oh. atterrit c'était Bedroom c'était très bien, très très cool album, je vous le conseille fortement euh, Bedroom album éponyme, Bedroom, mais écrit différemment chez Sonic Cashew et il est temps de nous quitter Léna on se dit bien évidemment à la semaine prochaine à la semaine prochaine et on dit bonjour au festin nu qui bien euh, sûr. est juste derrière nous et euh, n'oubliez pas la date à retenir, Peter Karnel Marti 7 décembre Voilà 4 écluses Dunkerque Allez bon weekend à vous